jurisprudence de la pureté 10. C'est une façon qui m'apporte la sortie de certains des deux déversements, du sommeil et des évanouissements et de la consommation de viande de chameau. Et je ne termine pas l'eau.